T'es chez faites-vous plaisir La première Il est 11h S'informe avec vous, Florent Surner. Bonjour à tous les représentants des différents cultes reçus ce matin en France par le président François Hollande. Tous demandent une sécurité renforcée des lieux de culte. L'émotion reste vive après l'attentat contre une église hier matin à Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux terroristes ont, je vous le rappelle, tué un prêtre de 86 ans et blessé trois personnes, dont une personne grièvement lors d'une prise d'otage dans cette église de la banlieue de Rouen. Les auteurs de l'attaque ont été abattus. L'un d'eux n'a toujours pas a été identifié. L'autre, Adel Kermich, était connu des services antiterroristes. Il avait tenté de partir combattre en Syrie. Il avait été libéré de prison avec un bracelet électronique contre l'avis du parquet. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué cet attentat. Un double attentat perpétré ce matin en Syrie, à Kamishli, dans le nord-est du pays, près de la frontière turque, et le bilan est très lourd 31 morts et 170 blessés. Une voiture piégée, une moto piégée, ont explosé. Un centre de commandement des forces de sécurité de l'administration kurde étaient visées. La double attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais la ville de Kamishli a plusieurs fois été frappée par des attentats toujours revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. En Turquie, 12 jours après la tentative de coup d'État, les autorités turques ont lancé des mandats d'arrêt aujourd'hui à l'encontre de 47 journalistes, c'est une information de la chaîne CNN turque. Les journalistes visés travaillent pour le journal Zaman, proche de l'imam Fethullah Les autorités l'accusent d'avoir fomenté le putsch du 15 juillet dernier. Le journal Zaman a été saisi par les autorités en mars dernier. Début de semaine, 42 journalistes ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt. Les autorités ont également suspendu, interpellé ou placé en détention plus de 60 000 militaires, policiers, magistrats, enseignants ou encore fonctionnaires suite au coup d'État manqué. Et puis un mot de sport c'est la dernière étape du Tour de Wallonie. Aujourd'hui, les cyclistes sont toujours en province de Liège pour 189 km entre 11. J et 10 ans. C'est la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur Krefel.be. Krefel. Et sur la première, je vous laisse entre des mains expertes de Benjamin, l'Eupard qui va nous envoyer... Euh Ailleurs. On va en Lituanie avec Gilivan Franck Vous le savez, Florence, il est interdit, quand on est indépendant, de faire un burn-out. Eh lui, plutôt ah bon que de faire un burn-out, il fait un très beau voyage. Globe Crocker, jusqu'à midi sur La Première.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 avait-il dans la tête Et on se posera un tas de questions à propos de leurs aventures. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un réalisateur qui met le cap au nord pour un mois de rien. Un mois qui transformera euh, sa vie, puisqu'en fait, ce sera un mois de tout en se laissant guider par le hasard. Gillivan frankignoul se répète euh, la phrase de Paul Auster, « Rien n'est réel sauf le hasard ». Un jour, il vient frapper à la porte déguisé en lituanienne, ce hasard, <rire> et il partira six mois plus tard vers la Baltique, la Lituanie. Voilà notre destination à croquer. » 11h midi Benjamin Leipart Globe Crocker. sur la première Bienvenue en Lituanie Nous sommes dans le plus grand des trois pays baltes et celui qui possède aussi l'histoire la plus tourmentée La Lituanie est une destination dont on appréciera la visite si l'on s'intéresse à l'histoire La Lituanie doit beaucoup aux courants intellectuels qui ont agité l'Europe centrale Autrefois Elle partageait avec la Pologne un vaste empire qui s'étendait de la mer Baltique, pratiquement jusqu'à la mer Noire. Avec 65 000 km² et 3,4 millions d'habitants, ce pays au climat frais et humide partage ses frontières avec du nord au sud, la Lettonie et la Biélorussie. Vilnius, sa capitale, est une ville riche en curiosités historiques. La Lituanie possède de nombreux sites dignes d'intérêt, tels que l'impressionnant isthme de Courlande, Où règne le parfum si caractéristique de la côte baltique et des pins Et la surprenante colline des Croix Une véritable forêt constituée de milliers de croix de toutes sortes, sans oublier ses lacs et ses forêts. On dit que ceux qui s'intéressent aux Pays baltes sont à classer dans le rang des vrais voyageurs. Alors c'est parti pour la découverte Bonjour Gilles, Ivan, Franky Bonjour. Bienvenue à bord. Merci, super intro. Hein. Ah ben, on a essayé d'un petit peu bosser là-dessus, parce que l'histoire est pas mal non plus, donc merci à vous de venir euh, la partager avec nous. Avec plaisir. Alors parfois la vie de réalisateur indépendant, de documentaire et de producteur de films peut être éprouvante, je confirme. Absolument, oui. Vous, euh, vous réalisez des films dans le cadre de votre société hein, Playtime Playtime qui produit d'ailleurs la série Ennemie Public sur la RTBF Comme ça, euh, on, bah, ça parlera à tout le monde Mais là on est en 2013 Et plutôt que d'aller jusqu'au bout du rouleau <rire> Jusqu'au bout du scotch euh, Et vous appliquez à faire un joli burn-out Comme tout le monde Vous décidez euh, de partir tiens, en Lituanie Alors avant d'expliquer sous quelle forme Le hasard a un peu guidé vos pas jusque, jusque là-bas On va essayer de s'imprégner de Des premières sensations de ce voyage vers la Lituanie. Évidemment, vous débarquez de l'avion à Vilnius. Je débarque à Vilnius, en effet, et il fait très très chaud, quoi. Vraiment, la première impression, alors que... A priori, la Lituanie, ce n'est pas non plus un endroit tropical. Il fait hyper chaud. Et du coup, je n'ai pas du tout prévu le coup, hein, comme d'habitude. On est en, short, en jeans, donc je trouve un short, je mets vite un short, etc. Et il est plus ou moins 17h et j'attends un taxi pour m'emmener à Kleipeda, où on m'attendait dans la soirée. C'est ça, ce sera l'objectif de votre périple, plein ouest. Plein ouest, lumière à fond, euh, ce qu'on appelle en cinéma les magic hours, les, les lumières très jaunes qui durent très longtemps euh, en début de soirée, là les, les lumières avec lesquelles tournent les réalisateurs de Los Angeles, et, etc., pour que ce soit bien jaune. Et là, je me demande comment le conducteur conduit, en fait, parce qu'il voit rien. Il est plein, ouais, je suis dans un petit taxi, je suis crevé, je m'endors d'ailleurs sur, sur la banquette arrière, et je me dis, bon, ben c'est qui connaît la route, de toute façon, ça a l'air d'être tout droit. <rire> Et alors je, je me souviens surtout de, au bord de cette autoroute qui dure 300, 300 km, c'est un peu Paris-Bruxelles, on le fait en 5 heures, on va dire, un peu plus que, que Paris-Bruxelles. Et il y a des énormes panneaux publicitaires gris en métal, euh, mais qui sont vides. Du coup, il n'y a pas de pub dessus, et on passe, mais j'en vois une dizaine, une quinzaine, d'ailleurs, j'en ferai pas de photos malheureusement, parce que j'aurais voulu m'y arrêter, mais je ne connaissais pas bien le lituanien à l'époque. Mais donc voilà, et puis on arrive en soirée à Klaipeda. Klaipeda, on est sur la mer Baltique. Euh, C'est une ville qui est, euh, qui est à portée de bac d'un isthme, c'est-à-dire d'un bandeau de terre, en plutôt de sable, qui va filer, lui, plein sud, le long de la, de, de la Baltique, avec d'un côté la mer, de oui. l'autre côté la lagune. C'est un lieu extraordinaire. Euh, vous qui, euh, qui partiez aussi pour vous ressourcer, euh, ça va vous inspirer des, des grandes réflexions, j'imagine C'est un endroit assez magique, Lise. En, en effet, c'est deux km de large, Euh, on arrive avec le, le bac tout en haut et on part en vélo, c'est des longues pistes cyclables et c'est vrai que c'est assez dingue. Et puis il y a le, le, on ne peut pas aller au bout parce qu'au bout, comme disait votre intro, il y a la Lettonie et la Biélorussie, mais il y a aussi l'enclave russe Kaliningrad et donc au bout c'est la Russie. C'est incroyable, perce... enfin, j'ignorais en tout cas qu'en Europe il y avait une enclave... Une île en fait, euh, une île russe en. Mm, mm. <rire> c'est pas une île, c'est accroché au continent, mais c'est un, un territoire euh, enclavé entre la Pologne, la Lituanie. Il y a donc un, un petit bout de, de terrain qui appartient à la Russie, autour ouais, qui de la a ville un, de. Qui est un port en fait, qui est, est un, port un port euh, euh, de la ville de Kaliningrad. Mmh. On va d'ailleurs euh, essayer d'aller faire un petit tour dans l'historique qui fait que ce, cette enclave russe existe encore aujourd'hui euh, en Europe. On a des habitudes, d'ailleurs vous vous y êtes bien plié euh, dans la préparation de cette émission, d'englober. Croqueur, on, on a des habitudes, on est bien à se mettre dans les oreilles euh, la musique des préparatifs du voyage. Alors, on est arrivé avec vous euh, à Vilnius puis euh, Claipédia, on a entreaperçu ce, cet isthme de Courlande, euh, mais avant de partir, on était à Bruxelles et vous écoutiez ceci. Shocking blue, send me a postcard. Ça met une patate cette musique. Bien. On dirait une musique de, de road movie. C'est un peu une musique de road movie, ouais, c'est pas mal à 11h là, c est, c est, je trouve que ça <rire> met une bonne ça pêche. Ouais. en fin de matinée, c'est très bien, Postcard, vous aimez ça les cartes postales mais Déjà j'aime Shocking Blue à, à fond quoi, c'est vraiment un espèce de groupe euh, complètement bizarre des années 70, euh, hollandais, la chanteuse euh, décédée il y a pas longtemps, une hollandaise, une grande nana comme ça avec des longs cheveux, qui était devenue une énorme bonne femme à la fin de sa vie, mais Enfin, ça, ça vaut la peine d'aller jeter un oeil sur les Shocking Blue, et Postcard, ouais, parce que du coup je pars en voyage et je, je, je, je trippe sur les cartes postales, pas rien que d'en envoyer aux grands-mères, comme, comme on fait, parce que finalement, la, la carte postale, c'est encore un super outil, mais aussi surtout d'en fabriquer, parce que j'adore euh, fabriquer des cartes postales, vu que je suis réalisateur, mais... Photographe aussi et j'adore faire des cartes postales. Vraiment Comment on fait des cartes postales C'est quoi la différence entre une photo et une photo de carte postale Ça, j'en sais rien. C'est une bonne <rire> réflexion. En tout cas, il faut qu'elle soit lisible, que ça soit euh, que ce soit que ça soit parlant, qui est y qu y quelque chose de tout de suite où on a envie de, de l'envoyer. Donc, euh, on, est, on fait un projet avec des amis d'ailleurs euh, où on fait. Des, on, vu que Charleroi n'a pas de carte postale touristique pour le, pour l'instant, on fait. Euh, on fait des cartes postales de Charleroi. Excellent Pour le moment, je vous en enverrai une. Voilà, ben, send me a postcard, c'était les Shocking Blue avant de partir, lorsque vous faisiez votre sac étanche avec votre appareil photo, puisque vous allez faire des photos hein, sur cet isthme euh, de Courlande. Euh, ça, c'est la musique avant, la musique après, ça sonne comme ça. The Strawberry, alarm, clock Voilà ouais. une musique euh, Qu'on n'a jamais entendue de nulle part Non ça c'était un Ce que j'appelle les adult crush les, Quand on rencontre un adulte qui vous plaît et Mindugas donc le, le, le mari de la, la femme qui m'a emmené là-bas <rire> euh... mystère on va savoir comment oui, je vous ça. expliquerai après qui est <rire> on euh... dize, on dize. plasticien euh, peintre euh, à Claypeda et qui est passionné de, de musique euh, des années 70 aussi et donc il m'envoie une liste comme ça à un moment donné de genre 40 li liens YouTube et donc j'en ai retrouvé un qui me plaisait particulièrement là. -bas. vous écoutiez ça là-bas on écoutait ça sur sa platine vinyle ouais. il, fait... il, avait, il avait plein de disques il était fanatique des, des disques euh comme le sont beaucoup de gens maintenant. Dans la suite de Globe Crocker, on va parcourir à vélo, mais aussi à pied cet isthme de Courlande. On va aller jeter un oeil sur la lagune d'un côté, sur la mer Baltique de l'autre. On va se promener dans des forêts étranges où les arbres semblent ivres. Euh, ce sera juste après une petite pause musicale, mais pas sur un vinyle ce coup-ci. On va partir avec Catherine the Great, Divine Comedy. Let's talk of State. She was a Christian. Catherine the, Great. Catherine the Great. divine comédie sur l'album Foreverland en 2016. Nous sommes en Lituanie ce matin dans Globe Crocker. Notre guide, c'est Ivan le réalisateur et photographe. Et on continue la visite. Globe Crocker sur la première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be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 Alors on ignorait beaucoup de choses à propos de la Lituanie On ignorait aussi qu'une partie de son littoral est très étrange puisqu'il est constitué de isthme, un bandeau de sable qui file plein sud en parallèle à l'autre côte, hein, séparé par une lagune d'un côté et puis après on a la mer Baltique On est dessus avec vous euh, gilivan et on est comment On est à vélo ce coup-ci On descend vers le sud comment On est à vélo, moi je suis toujours à vélo Toujours à vélo Ah oui, oui, oui. en plus il y a quand même une quinzaine de, de bornes pour descendre jusqu'à la ville de Nida qui est la, la petite ville à la limite de la frontière Et euh, oui, on descend du bac avec ce petit vélo qu'on m'avait qu trouvé, qui grinçait un petit peu. Mmh. Et euh, je me dis, bon, je vais faire une dizaine, quinzaine de bornes, je verrai pour revenir, parce que j'étais pas certain. De... Il <rire> fallait quand même reprendre le bac dans l'autre sens. Mais euh, oui, le début, c'est super. C'est des, euh, des petites pistes cyclables, en, un peu comme euh, aux alentours de la Cano, là, pour ceux qui connaissent, dans la pinède il y a des pistes cyclables super belles, hyper longues. Et euh, en effet, c'est des pistes cyclables, euh, des, des, des longues descentes. Et puis après... Toute une série. Alors c'est très marrant. Il y a une piste qui longe la, la dune, qui est donc le long de la côte. Il y a une espèce de dune, et à plus ou moins toutes les, on va dire tous les kilomètres, il y a un escalier. J'avais fait d'ailleurs pas mal de photos de ces escaliers, il y a une espèce d'escalier en bois qui permet de monter au-dessus de la dune et d'arriver à la mer. Mais c'est super beau parce qu'il y a des bancs en bois, tout tout évidemment fait en bois à l'ancienne, j'ai envie de dire. Alors pour se faire une idée, c'est un peu comme si on était au sommet de la dune du Pilat en face du du du banc d'Arguin dans le bassin d'Arcachon, ouais. sauf que on a la mer en quelque sorte des deux côtés. Et un peu moins de monde. <rire> et pas le camping de, de, de, du film camping juste en dessous. Mais en effet c'est à peu près ça. Il y a la mer d'un côté, enfin la lagune on la voit pas vraiment d'en haut, mais il y a la mer et on sait que si on fait deux bornes un peu plus loin, il y, y a la lagune. Parce que la largeur de cet isthme est variable, elle va de 400 à, à 3,8 km, donc en moyenne de, 2 km. Mm -hmm. C'est quand même très très fin sur 100 km en tout, euh, mais évidemment il est coupé en deux parce qu'à un moment donné on arrive... On arrive à la frontière russe, en effet, de Kaliningrad, donc cette enclave russe, et il euh, y a des grands panneaux disant, euh, voilà, vous allez quitter l'Union Européenne, vu que la Lituanie est dans l'Europe, en fait, elle était dans l'Europe au moment de mon voyage, donc, euh, ils préviennent que, voilà, maintenant, il faut un visa pour aller plus loin, et c'est pas très très accueillant. Alors, c'est incroyable, parce qu'on ignorait qu'il y avait cette enclave russe en Europe, entre la Pologne et la Lituanie. En fait, Kaliningrad, qui est ce port-là, s'appelait avant Königsberg, c'était une ville allemande, et les Russes ont pris euh, ce, ce port en avril 1945, À la fin du second conflit mondial, les Alliés leur ont laissé aux Russes, euh, et ils ont euh, évidemment, en dehors des victimes qui, ont, qui, ont, qui sont tombées sous leurs sous leur bombes et sous leurs balles, ils ont déporté toute la population. Ils ont importé une nouvelle population russe venue de Sibérie, et ils ont rebaptisé euh, la ville de, la ville Kaliningrad. Euh, vous n'y êtes pas allé. Mais vous avez très très envie d'y retourner. C'est sûr que maintenant, j'ai un, un projet de voyage qui retourne en Lituanie, euh, qui fait les autres pays baltiques aussi. Mais euh, oui, j'irai avec plaisir, c'est clair. Mais c'est marrant parce qu'en arrivant là-bas, la première chose que les gens chez qui j'étais euh, m'ont dit, ils m'ont dit, bon, alors, on va faire ton visa pour Kaliningrad. Vraiment, après deux, trois jours, c'était Mais je ne veux pas sûr. y aller. Puis j'avais dit, ben non, moi je vais, avoir, euh, je vais en Lituanie, pas, je vais, pas que je m'en fous d'aller en Russie à ce moment-là, mais je me dis, bon j'en sais rien, je savais pas qu'il y avait la Russie. Donc comme j'avais entrepris un travail photographique sur la ville de Klaipeda, j'avais pas du tout envie de perdre 2 3 jours à aller à Kaliningrad et j'avoue que je flippais un peu aussi parce que les photos sont un <rire> peu effrayantes. C'est vrai que ce qu'on trouve un peu sur le web à propos de Kaliningrad, c'est très très soviétique, c'est très martial, c'est très cubique. Euh, vous dites carrément c'est une ville d'un autre siècle. Ouais ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc qui Qui eux, en tant que Lituaniens, vu qu'ils ont été occupés par les Russes pendant longtemps, euh, pour, pour eux, c'est un témoignage. Si tu vas à Kaliningrad, tu vas un peu voir ce qui était leur vie il y a 10 ans ou, ou 15 ans. Je ne sais plus quand les Russes sont partis. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est assez, euh, assez fascinant. Et euh, c est, c est les, les photos, d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges d'artistes entre des Lituaniens ou des gens des Pays-Baltes et cette enclave de Kaliningrad, parce qu'il y a plein de jeunes aussi russes à Kaliningrad qui veulent sortir, mais qui ne peuvent pas sortir non plus facilement de là-bas. Évidemment, vous qui êtes un homme d'image fixe et d'image animée, il euh, y a un moment de l'histoire de ces pays euh, baltes qui vous a beaucoup touché. Ça s'appelait la, la voie balte. C'est en août 1989. Il y a deux millions de personnes euh, qui ont formé une chaîne humaine de 600 kilomètres à travers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie euh, pour euh, expliquer que ils étaient chez eux et que les Russes n'étaient plus euh, euh, bah, les bienvenus. En fait, ils étaient dans un pays étranger. Euh, C'est une démarche euh, poétique a donné lieu à pas mal de photos, vous qui en faites. Oui, ben en plus, vraiment, cette, cette voie bale c'est fascinant. J'invite les gens à aller regarder sur Google Images euh, les quelques photos qui existent, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a un film qui existe, c'est vraiment assez fascinant. On voit ces vieilles tarbans, ces, vieilles, ces vieilles voitures soviétiques, et des gens avec des espèces de, de pull à colle roulé un peu, euh, un peu orange, et des en famille, qui se tiennent au milieu de la campagne, comme ça, et... Je ne savais plus combien de personnes, mais elle dit quoi 2 millions de personnes Alors, il y a 2 millions de personnes qui ont formé cette chaîne de 600 km. C'est dingue. Oui, ouais, qui sont sortis de chez eux, qui, sont, qui ont fait 40 bornes pour trouver un endroit où ils pouvaient se mettre dans la chaîne. Parce qu'on n'est on est pas sur du flash mob facile en 2016. On ah est en non. 1989. <rire> euh, effectivement, on allait. Les... Ah, vous dites Tarban ou c'est des Traban Je ne sais jamais. Oui, ouais. c'est Traban. Enfin, ouais, des vieilles vrai. voitures hum. précarées, euh, voilà, hum. qui s'arrêtent effectivement au milieu des champs. Hum. Et les gens forment cette, cette chaîne euh, qui, qui fait quand même trois pays, c'est unique au monde. Ah oui, c'est. C'est fascinant. On, on, voit, on voit que vous allez aussi nous parler de photographie. Vous avez euh, travaillé sur la ville Klaipeda. Elle ressemble à quoi cette ville qui est juste séparée de quelques centaines de mètres de l'isthme dont on vient de parler euh, Elle ressemble à quoi cette ville portuaire Alors Klaipeda, c'est un port comme vous le dites. Au sud, il y a encore pas mal de quartiers euh, avec des blocs euh, russes qui sont d'ailleurs des quartiers assez beaux et puis tout le centre qui va du sud vers le nord il y a une espèce de long parc comme ça qui qui, qui remonte vers le centre historique et puis il y a un petit centre historique assez joli avec une rivière qui qui c'est l'embouchure en même temps de la lagune de la rivière et de la mer et euh, non c'est c'est c'est vraiment assez assez intéressant c'est pas c'est pas des villes comme on en voit euh, C'est pas la Hollande, c'est pas Bruxelles, c'est vraiment des villes assez particulières. Mais bon, on va voir comment votre œil de réalisateur et de photographe a pu saisir euh, ces, ces images euh, de Klaipeda et de, de l'ISM. On, on l'imagine, ce sera aussi l'occasion pour nous d'enfin comprendre la démarche qui vous a amené en Lituanie, euh, parce que tout ça part de Bruxelles. C'est une autre voyageuse euh, qui vous a fait partir. Ce sera juste après Heaven Can Wait de Charlotte Gainsbourg. Can Wait, Charlotte Gainsbourg, sur l'album IRM en 2009, nous sommes en Lituanie, à Klaipeda, avec un réalisateur et photographe, Gillivan Frankinoul, qui va nous dépeindre et nous photographier un tout petit peu ce qui se passe devant ses yeux. Globe Crocker, sur la première. RTBF OVIO, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF OVIO, c'est en quelques clics une foule de contenu à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. RTBF.be slash A-U-V-I-O RTBF Ovio, ah, libérez vos envies La première, 11h midi Globe Crocker avec Benjamin part. Gilles Van Franckignuel, vous êtes notre Globe Crocker ce matin euh, et nous sommes en Lituanie On voudrait comprendre comment à un moment donné vous avez pu vous retrouver là-bas Et en fait pour comprendre faut revenir un tout petit peu aussi en Belgique Il faut revenir en Belgique, à Bruxelles, donc j'étais dans un, dans un appartement rue Haute assez grand, avec deux colocataires, et en septembre de cette année-là, je ne sais plus quelle année du coup, mais en septembre, il décide de partir à San Francisco pendant un mois. Et je me dis, mais je vais me retrouver tout seul dans cet énorme, cet énorme appartement, et vu que j'avais très envie de, de pratiquer mon anglais, je commence à faire du couchsurfing, ce réseau social qui permet en fait gratuitement de de partager son salon, une, un moyen pour un voyageur de dormir chez, chez soi. Et euh, ma première coach surfeuse sera une femme, sera Neringa lituanienne, qui vient pour une euh, qui est, euh, qui s'occupe d'un centre d'art contemporain à Klaipeda du coup et qui vient pour une foire d'art contemporain à Genk, qui est une foire très connue. Et elle vient passer euh, une grosse semaine et on discute vraiment beaucoup pendant une semaine. Est-ce ce que de ce serait bien. pas aussi un énorme plan drag ça, Gillivan C'était pas le cas. Ça aurait pu l'être, mais ce n'était pas le cas. D'ailleurs, on parle beaucoup de son mari, de ce que c'est que l'amour, le mariage, parce que là-bas. Le coup, râteau. Oui, c'est peut-être le râteau, un... lito... un râteau On ne doit pas dire si on est marié ou pas sur coach Surfing, malheureusement. Ah. Mais donc, que Neringa arrive et vraiment, c'est très très cool comme échange. Et je lui explique à ce moment-là que j'étais appelé Time Films. Euh, je suis dans un moment où je doute un peu de ce que je fais. J'en ai un peu marre de filmer, en fait, honnêtement. <rire> Et je lui dis, j'aimerais vraiment beaucoup faire des photos l'année prochaine et faire une année sans, sans toucher une caméra. Ce que je fais finalement l'année d'après. Et quelques mois après, je suis à Bruxelles et elle m'envoie un mail en me disant, écoute, on a une résidence d'artiste dans le centre où je suis, à Claypeda. Fais, fais, fais une demande et tu seras pris pour un mois. Bah vous voyez, un Globe Crocker, c'est l'émission des, des voyageurs euh, dont la vie change en voyage, mais parfois c'est d'autres voyageurs qui changent la vôtre. Mmh, absolument. Faut faire gaffe, ça vient de partout, mmh. ça va très très vite. Six mois plus tard, bim, vous partez avec un appareil photo. Ouais. Alors vous en avez amené deux, c'est lequel J'ai amené celui-là, mais alors je, fais un appareil, je, fais des, je, je, je décide en arrivant là-bas de faire des photos avec un, un truc un peu... Euh, on, On dirait, dirait un cadeau de communion des euh, ouais. années euh, 85. Je crois que c'est ça, mais je l'ai racheté ce Ribet, à ça. un petit Jean-Charles. Mais euh, <rire> du coup, il ne marche plus. Donc comme il n'y avait pas de bruit et que ce n'était pas drôle, il est cassé. Si quelqu'un sait réparer des appareils photo dans la maison... ben mais oui, FTB, passons les ou petites annonces, c'est le moment. Voilà, il est un peu cassé, je suis un peu triste. Mais il faudrait que j'aille le faire réparer. Et puis je fais des photos aussi avec un, ah, un numérique. À... Oui, c'est plus... Ouais. Mais alors qu'il fait, qu fait un beau bruit. Un vrai bruit. On l'entend bien, ah oui, on Ce qui super est assez bien. étonnant pour un numérique. Un super appareil. C'est pas le bruit pourri des smartphones qui reproduit le frottis Non, c'est du, du vrai. C'est un vrai obturateur. Euh, Et du coup, je fais, je fais aussi bien des photos numériques parce que du coup, je, je fais un, un Tumblr, un blog euh, pour... Euh, rendre compte tous les jours des photos que je prends et en même temps je fais du, du développement en pellicule donc avec mon appareil euh, ancien et je, je développe ces photos dans, un, dans une petite boutique qui fait plutôt des communions justement et des mariages à Peda et ce rapport aussi avec ce photographe euh, qui, qui se dit mais qu'est-ce qu'il fout là, euh, ce gars qui veut me faire Justement, ouais, il venait, il venait, voilà. on est plusieurs à se demander <rire> comment, comment vous allez traiter Claipeda Vous le saviez en arrivant ou bien vous vous dites tiens je vais me laisser un petit peu guider puis je vais voir Bon ben moi je traite euh, tout mon travail après en documentaire aussi, c'est euh, cette phrase de Paul Oster qui dit euh, rien n'est réel sauf le hasard, donc vous avez commencé l'émission dessus. Du coup moi j'adore le hasard, j'adore me balader, du coup je prends mon vélo, c'était ma seule demande en arrivant à Clipeda, j'avais dit au centre d'art contemporain je veux juste un vélo. Ok, je, le <rire> reste je m'en fous, un, un appartement oui pour quand même habiter, mais un vélo, trouvez-moi un vélo. Il me trouve un vélo et puis je me balade et je décide de faire en fait la ville du nord au sud et de l'ouest en est. Déjà plusieurs voyages et en fait je me, le matin je me fixe des, des points, je veux aller voir ça sur la carte, j'y vais et puis je m'arrête et, je parle, et, je, et puis voilà, je parle avec des gens ou pas. On va découvrir ces clichés qui sont développés en grand format et que vous avez posés sur la table de Globe Crocker. Ils sont, à la fin de votre voyage, exposés et accompagnés d'un texte que vous avez écrit. Et nous, on s'est amusés à mettre, enfin, à tenter de mettre sur ce texte un peu poétique, même très poétique, euh, les ambiances de ce fameux isthme de Courlande. La frontière entre la joie et la tristesse est infime. Un rien peut nous faire basculer. Le fond de l'air, un sourire, un mur trop gris. Nostalgique et pourtant vivante, je la passe et la repasse sans cesse, sans aucun passeport. L'identité est ailleurs que sur un de vos papiers cachetés. Se situer, se définir sans attendre le hasard. Croire au réel. Je marche au coin des trottoirs, au bord des vies. Contourner, suivre, hasarder, droit devant. Fasciné par cette nouvelle musique, par l'astre qui s'arrondit au fond du bleu, un bleu profond, arrosé d'air, calme et discret, je m'accroupis. Derrière ce vert bouclier, je respire le même air que vous. Se rappeler sans cesse que rien n'est exceptionnel, mais que tout est extraordinaire. Faire confiance aux situations, empathie rester à la hauteur de photographier un long poème sur l'instant, court et condensé. La ville et son rythme, l'immatériel et le concret. Qu'y a-t-il derrière le béton Tout ne semble pas si concret finalement. Hein, ça fait du bien. <rire> Quelques petites vagues comme ça, <rire> les oiseaux. Ouais, c'est super d'entendre ça. Ça fait un petit temps que j'ai écrit ça, mais c'est chouette à entendre. Vous l'avez écrit quand ça Je l'ai écrit sur place parce que du coup j'avais l'idée de faire une trentaine de clichés Exposés euh, dans un endroit public, c'était des vitrines en fait Et euh, l'idée c'est vraiment de, de mettre aussi de la poésie parce que, parce que j'aime bien faire ça en fait C'est marrant parce que maintenant qu'on comprend euh, un petit peu votre voyage, le paysage, ce long euh, cordon de, de sable Il y a certains mots qui ont une autre résonance mmh. quand on les entend euh, tout comme on entend... Dans le béton et le concret, moi j'entends Kaliningrad, par exemple. Oui, tout à fait. Et je tiens à préciser juste une chose, c'est que c'était traduit en lituanien aussi. Parce qu'évidemment, je n'ai pas écrit ça en français ou en anglais, c'était écrit en lituanien. Pour, les, pour le public qui passait dans la, dans la cour où c'était... Mais vous pratiquez, vous, maintenant, le lituanien Non, pas du tout. Je dis, je dis, Un mois clair, ne suffit pas. L'abadianas, ça veut dire bonjour, mais à part ça... L'abadianas Oui, Ah, bah, pas y peu au coeur, oui. euh, nous on voudrait, on voudrait euh, que vous choisissiez une des photos que vous avez euh, prises là-bas et que vous nous la décriviez. Elles sont grandes, hein. je ne sais pas comment s'appelle ce format mais on est sur du, quoi, du 50 30 ouais, Je ne sais rien, c'est le, le, le plus grand qu'il y avait chez le photographe qui faisait les communions. <rire> Vous choisissez, on va en parler tout à l'heure Il y en a trois choisi. On va en parler tout à l'heure dans la suite de Globe Crocker Parce que votre démarche maintenant on l'a bien comprise euh, Mais on n'a pas fini de, de se balader Du côté de, eh de Caipédia Et de cet isme incroyable Vraiment à, à voir et à, et à découvrir Juste après, on voit cette photo Juste après, euh, chaque jour reste le nôtre Louise attaque. Une minute après l'autre Chaque jour reste le nôtre Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on laisse voyager. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le mot. Chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. On est tout essoufflé, on se fait tous un peu peur. Un peu bafouilleur, un peu bagarreur. La proximité nous fait un petit peu peur. On n'y voit plus rien, on ne voit que la fin. Et oui, tout disparu, ce petit air de rien. Un peu de hauteur, un peu de grandeur On a tout effacé, ne reste que les erreurs Un peu de hauteur, un peu de grandeur Une minute après l'autre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 Chaque jour reste le nôtre Louise Attac sur l'album Anomaly, c'est en 2016. Louise attaque qui sera en concert le 12 août prochain à 22h30 sur la Place des Palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Allez viens, je t'emmène en Lituanie. Ça se passe sur la première.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 Et avec Gillivan, Franck parce que c'est lui en fait qui connaît le, le patelin où on est, Claipédia que vous avez photographié sous euh, toutes les coutures, les coutures un peu nord-sud-est-ouest. Vous avez choisi une des trois photos dont vous vouliez nous parler, Gilly Van. et c'est laquelle Ah, il n'a pas encore vraiment choisi. Oui, non, c'est vrai que c'est difficile à... Allez, je vais prendre celle-là. Heureusement qu'il n'y en a que trois. Oui, heureusement. Mais je, je, ça a déjà pas... Je... Ouais, bon. euh, celle-là, c'est une, une photo assez amusante qui m'amuse beaucoup. C'est le jour du marathon. Donc euh, je suis arrivé un jour où il y avait un marathon, en fait... Euh... Enfin, un marathon ou une course. Du coup, c'était assez c'était vraiment la fête dans tout Claypeda. Et euh, des amis que j'avais rencontrés un peu avant, euh, un régisseur du théâtre euh, de Claypeda et sa troupe de clowns sont déguisés en noir et blanc. Alors moi, je viens de Charleroi, donc le noir et blanc, ça me touche tout suite, particulièrement. Hein, évidemment. <rire> et euh, donc, on voit sur cette photo un, des escaliers avec euh, mon ami euh, clown avec un nez rouge en noir et blanc qui est d'une autre clown euh, blonde avec des rollers parce qu'elle, elle était en roller, à descendre des escaliers. Et je sais pas, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez de, de, parlant déjà dans quelqu'un qui descend des escaliers en roller, et, et en plus c'est ce pays, c'est ces gens qui n'étaient pas dans l'Union Européenne, qui allaient rentrer dans l'Union Européenne quelques mois après qu soit, que, que je sois passé là-bas, vu que je crois qu'ils sont rentrés en septembre, j'étais là en mai, et euh, il, y avait, il y avait quelque chose de... On y va, mais on ne sait pas si on va pas se casser la gueule quand même. Dans les discussions que j'avais <rire> avec mon C'est exactement ce qu'on ressent en voyant cette jeune femme qui tient un, d'une main la rambarde et de l'autre la main du, du clown qui la guide. En même temps, elle fait confiance à un clown. Il y a beaucoup de poésie là-bas quand même. Il y a ouais. beaucoup d'artistes aussi. Il y a beaucoup d'artistes, ouais. Mais Après, je suis tombé dans ce, dans ce, avec ces gens-là, mais il y avait beaucoup de, de marionnettistes, de, de clowns, de gens qui font des... Oui, parce que c'est un peu une vie, euh, ce qu'on appelle la vie bohème, mais au sens bohème réel du terme. Ils sont là avec des, des sacoches en cuir, ils ont un côté très, euh, je sais pas, très artisanal aussi, euh, artisanal dans l'art aussi, je pense finalement. Et alors, si on reprend l'isthme de Courlande, celui qui euh, sépare la Lituanie euh, de la mer Baltique par, un, par un, une langue de sable, avec à gauche un, une lagune et à droite la mer, on, on a carrément des résidences d'artistes sur cet isthme. C'est ça, à Nida, euh, tout au bout de l'isthme, de il y a une espèce de de bâtiment qui est qui est une résidence d'artistes d'art contemporain d'où viennent des gens du de de l'Europe entière mais du monde entier aussi écrire travailler il y a des ateliers c'est un espèce de beau bâtiment d'art contem euh, d'architecture contemporain et euh, c'est c'est vraiment un endroit assez magique Parce que y a, y a, t'as as le cadre, le, le lieu est magnifique, les gens sont posés. Il y a autour cette petite ville, euh, ce petit village de, de pêcheurs, parce que en fait, c'est des, des petits villages de pêcheurs où il y a genre 100, 100 habitants toute l'année, ils sont pleins, pleins, pleins de gens en été. Et il euh, y a vraiment cette espèce d'ambiance en, entre villages de vacances, euh, de la côte belge, mais. Non, pas de la côte belge, là, je dis une bêtise, d'une <rire> côte où il y aurait moins de monde, on va dire, la côte anglaise, allez. Et puis euh, voilà, et ce, ce truc avec plein d'artistes qui viennent d'ailleurs, de, des, des, des Européens, des gens un peu vibrants. Donc... Vous-même, vous allez y retourner, ne fût-ce Kaliningrad, maintenant que vous êtes... Vous oui, oui, oui, oui j'irai pas à Nida, parce que voilà, mais passer par là, c'est sûr. Mais Kaliningrad, oui, c'est certain. Je pense que... Ça vaut le coup de passer par là. À côté de la démarche photographique, artistique et aussi euh, qui, a, qui, a, qui vous a donné l'occasion d'écrire, vous étiez là aussi pour vous recentrer, récupérer d'une période un peu, un peu difficile. Et ce qui est, excusez-moi d'en faire des tonnes sur cet isme incroyable, euh, mais c'est un endroit où il y a très peu d'espace. Et dans très peu d'espace, il y a beaucoup de décors très différents. C'est-à-dire qu'on passe de la dune à la forêt Oui, oui c'est ça, il y, a des, il, y a des, il y a des forêts centrales au milieu de la, de la langue de terre des magnifiques plages quand j'ai été au mois, fin mai, début juin c'était vierge, mais vraiment j'ai vu personne et, euh, et oui, plein d'endroits un peu bizarres des espèces de D'anciens hôtels désaffectés, euh, ces petites villes dont joue qui est la, la ville au, plus, au nord. plus au nord, entre le, le bac de, de Klaipeda et Nida. Et puis ces petits villages et cette, cette dune qui ressemble à la. On dit la dune du Pila, mais bon, il n'y a pas. La dune du Pila, c'est un peu hors norme. C'est une belle dune, vraiment euh, très grande, un peu réserve naturelle, comme on pourrait imaginer. Euh, Le Zuin fut un temps, ou des choses comme ça. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie diversité là-bas, sur l'île, qui, euh, qui doit y avoir dans le pays, mais du coup, moi, j'ai pas beaucoup été ailleurs dans Lituanie. Il y a une forêt, enfin, il y a, bah, on peut pas dire une forêt, ou alors c'est un peu petit, mais euh, on, on, on l'appelle la Drunken Forest. Mmh, la colline, là, où il y a des croix, c'est ça euh, Non, c'est la forêt avec les arbres tordus. Ah oui, oui, d'accord. Alors on l'appelle aussi la, la forêt des arbres qui dansent ou le, la forêt des arbres sous Mm. <rire> Vous êtes allé là J'ai pas été, mais du coup c'est ce que je dis je pense, tourner, voilà. retourner. je pense que je vais aller faire le vrai tour en Lituanie Et les deux autres pays baltiques qui doivent être tout aussi fascinants Alors, initialement en lisant ça et en vo... Enfin, D'abord en lisant ça euh, J'imaginais que c'était dû au vent De la mer baltique qui mm. balayait la forêt Qui penchait, faisait pencher les arbres Pas du tout, les troncs sont à un mètre du sol Complètement tordus mais en cercle euh, Et donc, ça donne une impression De quelqu'un qui aurait joué avec un logiciel Genre photoshop sur une, une photo d'arbre droit et ça, pas... L et ça, c'est sur l'isme Ah d'accord, je ne l'ai pas vu du coup. J'ai été sans guide, donc je peux passer à côté de choses. C'est bien Support. ça, il y a beaucoup de globecrokers qui viennent nous voir après un voyage sans guide, parce que l'idéal c'est de se perdre, et vous, comme vous êtes guidé par le hasard, c'est bien. Euh, une deuxième photo avant, de, avant de, de poursuivre Ah oui, une deuxième photo, très bien. Eh bien, celle-là, c'est un peu celle, celle que les gens aiment bien aussi. C'est une petite euh, jeune fille qui doit avoir quoi 11-12 ans. En euh, robe blanche. En robe blanche, un peu kitsch, qui fait du... Il <rire> y avec des petites, des petites soquettes blanches et qui fait du violon au bord de la rue principale à Claipeda. Et c'est à l'occasion de la journée de la musique là-bas qui est une journée nationale en Lituanie, mais qui est initiée à la base par Klaipeda. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cette journée de la musique C'est que tous les enfants et les adolescents font de la musique dans la ville, chacun dans leur style, donc elle, elle va faire du, du violon, mais il y avait des, des filles qui font de la, de la folk un peu plus loin. Ils ne sont pas bien loin, de... hein, ils sont à quelques dizaines de mètres. Oui, parce enfin. qu'il y en a dans toute la ville, vraiment, il y a genre 60 groupes, des gens qui font du, du punk, il y a des mecs qui font du, du hip-hop. Et c'est à ce jour-là, on a le droit en tant que passant, de donner des sous à ces jeunes. C'est leur manière à eux de faire de, un peu d'argent de, de, de poche. Et elle, elle vous a, elle vous a tenu euh, plusieurs minutes Oui, je suis resté parce qu'elle a Une complètement hors du temps. Quoi. Je ne je, je vais pas parler, mais je ne sais pas quelle est son histoire, mais je me suis imaginé plein de trucs euh, par rapport à, Je ne sais pas d'où elle vient. Mais elle vient vraiment d'un autre temps, pour le coup. Bon, C'est pas tout ça, mais commence à faire fin Globe euh, <rire> Crocker à la dalle. Ce sera pour tout à l'heure après Unintended News. Unintended Muse, en 2000, nous sommes en Lituanie encore pour quelques instants avec Gillivan Franquignul, le réalisateur qui faisait des photos. Et là, c'est l'heure de passer à table. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Lepart. Gillyvan, frankignoul vous qui photographiez la Lituanie au bout d'un incroyable parcours guidé par le hasard, ça vous a emmené de, de Bruxelles où une coach surfeuse vous a dit tiens mais viens donc photographier mon pays, viens donc en Lituanie, vous êtes retrouvé à Vilnius puis à Claipédia et vous avez photographié la ville, on s'est baladé avec vous sur les incroyables dunes et la forêt de l'Isme de Courlande, un endroit qu'il faut absolument visiter et là... Euh, vous avez encore envie de nous faire goûter la Lituanie? Alors oui, ça c'est vraiment le, le, la spécialité. Je remercie Nan qui m'a invité hier soir et y une amie qui a des amis lituaniens. C'est étonnant, mais voilà. Et ça fait un an qu'elle me <rire> disait... Non, mais y il y en a pas tant amis que ça liturgiens. à Bruxelles. Et elle m... ça fait un an qu'elle me dit, il faut que tu viennes goûter cette soupe, euh, cette fameuse soupe froide à la... de betterave que, que je vous ai amenée. Je coup, vais tenter de prononcer son nom, hein, mais attention. Vous l'avez le nom Saltibarskiai. Voilà, ce qui veut dire en fait, soupe froide en lituanien. Oui, soupe froide c'est bien aussi. Alors c'est rose. Bon, les, les amis de Nana, les, les petits-enfants appellent ça la soupe des princesses. Parce que ah, c'est vraiment voilà, rose pétant. C'est du keffier. C'est ça qu'on dit, Kéfir oui. euh, Kéfir, c'est un chapeau. Non, du Kéfir, vrai. alors pardon, oui. je confonds toujours les deux, mais <rire> pas, je, je, je n'avais pas envie de confondre. Euh, Manger, goûter d'ailleurs. C'est liquide. Je en... Oui, c'est liquide, c'est une soupe. Et alors, on va tenter le passage au-dessus de, de la table, mais alors c'est le genre de truc qui doit tâcher, mais d'une force. Oui, mais vous n'allez bon. pas vous tâcher avec votre belle chemise. Il va falloir combler hein, pendant que je goûte, et alors, mais alors je, mettrai, je, va je vais combler jusqu'à la fin. Il y a de l'œuf aussi. Il y a de l'œuf y dur, il y a du concombre, normalement il y a des patates, mais c'est pas là. Et c'est à la nette. J'espère mmh. que vous aimez bien la nette. C'est bon, hein Non, c'est bon ça. Ah ben voilà, c'est clair que c'est bon. C'est bon, alors ça croustille un peu. Ah non, mais c'est une tuerie intégrale, ce truc. Ah, c'est très très bien. On peut taper... Ça soupe, pourrait être plus frais. Soupe oui, mais il n'y a pas de frigo dans le studio, voilà, pour euh, ça. heureusement. Mmh, c'est très très bon. C'est on... très rose. On dirait du dentifrice liquide. Ça ressemble à ça, Avec vrai. des morceaux euh, de quoi, alors, dedans Alors, il y a du concombre, de la l'aneth, des oignons jeunes. Euh, mmh. Donc, c'est de la betterave. Et euh, ce fameux... C'est un potage, mais on pourrait très très bien euh, mettre ça sur un peu de saumon, par exemple. Oui, absolument, sur des petits toasts. Tu en voulais ou pas pouski. Oh oui, moi je veux bien, j'en ai mangé ce midi. Et alors, c'est comme un peu le gazpacho qui est un peu anti-gueule de bois, pour ceux qui savent. <rire> le gazpacho, c'est vraiment anti-gueule de bois. Ça, ça marche pas mal. Vraiment. Ça marche pas mal. En tout cas, en plus, c'est bon. Et là, il y a une photo qui permet de voir, parce que là, on, on la goûte dans un bocal. Hein Mmh, c'est excellent excellent. Ouais, pardon. <rire> on la goûte dans un bocal mais quand on la dresse dans, un, dans une assiette par exemple Donc on a une, une espèce de, de, de potage rose Et dedans ils mettent des œufs durs qui n'ont pas trempé dans la, dans, dans la soupe Donc c'est jaune et blanc Il mmh. y a une espèce de crème au milieu Et trois pommes de terre cut à l'eau Voilà C'est costaud, hein. on peut dire que c'est costaud. <rire> on comprend bien l'effet euh, détox. Euh, que ils, ça peut. Ils savent manger là-bas, c'est clair. Bon, et alors au terme de ce, de ce voyage, est-ce que vous diriez que la Lituanie, en tout cas ce, ce coin de Lituanie, a changé votre vie À ce moment-là, il a changé ma vie, ouais, ça c'est clair. Parce qu'en effet, je me suis retrouvé là à, à ne rien faire. J'en parlais avec un ami récemment et il m'a dit « mais ça c'est les vacances normalement <rire> ». Puis en fait en vacances c'est pas exactement la oh. même chose. Voilà, En vacances on, on fait rien mais en même on temps... Fait on fait rien mais c'est programmé. Voilà et on s'occupe, on lit, on... tandis que là en fait j'avais vraiment rien à faire si n'est me promener, rencontrer des gens et en effet faire des photos, écrire un peu, comme un vrai... Euh, un vrai pas un touriste quoi, comme un voyageur, comme quelqu'un qui rencontre des autres êtres humains en fait. Et c'était vraiment ça qui m'a assez fasciné dans ce voyage. Et je pense que depuis, j'ai plus jamais arrêté de faire ça. Il y a d'une part les voyages pour le boulot, ah, le etc. Verser, oui. Mais euh, voilà, là, je, je projette de retourner en, du coup en vélo ce coup-ci, mais en Écosse. Euh, ben voilà, je vais le faire comme ça, sans préparation, en, juste en rencontrant les gens. Et Il va falloir revenir, vous vous rendez compte de ça L'année prochaine, je viendrai vous raconter l'Écosse, ouais. sur l'île du Jura, qui est l'île où George Orwell a terminé sa vie. Ah, oui. Un endroit moi, assez un fascinant. Miroche. Et quoi, photo aussi Euh, non, pas photo. Je y vais... peut-être, oui, en effet, je ferai sans doute. Et si quelqu'un me répare l'appareil photo d'ici là, <rire> on vous dira, on, on vous tient au courant sur euh, Croquer atrbf.be, au pluriel atrtbf.be. Euh, on cherche aussi nous encore des voyageurs bouleversants et bouleversés par leur voyage. Si jamais, n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos candidatures. Vous rentrez calmement, mais par Vilnius. Oui. Je passe. Et là, que... vous allez euh, passer plusieurs jours à Vilnius parce que. Parce que, que Vilnius, c'est aussi une ville inconnue. Quoi. Euh, on en a entendu parler par Bertrand Cantin, en fait, mais à part ça, euh, on ne connaît pas du tout Vilnius. Et Vilnius, c'est une ville euh, assez fantastique. C'est genre, euh, je sais pas, 250 églises dans la ville. Toute petite ville, que ce soit orthodoxe ou catholique. Donc vraiment énormément d'endroits de, à visiter. Et euh, une, une, plein de quartiers vraiment super, une espèce de rivière où on peut faire du vélo autour. Euh, c'est vraiment un endroit où les femmes sont sublimes aussi. Une des villes d'Europe où il y a le plus d'agences de mannequins. C'est ce qu'on m'a appris, ce que j'ai appris. Donc il ne faut pas y aller, il faut courir. Et, pff, voilà, voilà, ceux qui veulent peuvent courir, mais il faut contourner Kaliningrad, n'oublions pas. <rire> Ça fait quand même un petit détour. Mais euh, non, vraiment, Vilnius, c'est un, une, une des capitales européennes, à mon avis, qui est, la, qui est vraiment méconnue où on peut aller en deux, un week-end ou quelques jours, et vraiment, c'est vraiment assez, assez fantastique. Ben en tout cas, vous nous avez donné envie, et c'est là que vous vous mettez à écrire aussi le récit, enfin le début en tout cas, du, du récit de votre voyage. Oui, je commence à réécrire un peu, parce que je n'ai pas écrit vraiment le carnet de notes et le carnet de route. Mm -hmm. mais je commence à réécrire ça après, en effet. Parce que je, je voulais me rappeler des gens que j'ai rencontrés, de comment je l'ai fait, etc. Et que sur place, j'avais pu s'écrire des impressions plus poétiques. C'est là que vous écrivez, par exemple, le début là, de, de notre Globe Crocker du jour. Vous dites, euh, ici, les, les Magic Hours ne sont pas à négliger. Elles durent des heures, comme si le soleil rechignait à disparaître. Mmh. Ouais. Y j'étais dans un part... parc, ça, que vous avez écrit, non Oui, j'étais dans un parc, mais à Bruxelles, par contre. C'est à Bruxelles, c est, c est, ça, ça ouais. Non, mais dans un très joli parc de Bruxelles, donc au tenbosch qui est un petit endroit un peu magique, euh, assez peu connu aussi. Enfin, pas... oui... C'est connu, mais assez peu connu. Et euh, oui, ça j'écris à Bruxelles, mais en effet les, les Magic Hour, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, où les Magic Hour sont longues. À Bruxelles, on les voit pas parce que, à part peut-être au parc de Forêt où on a une vue, à part ça, il y, y a des buildings donc on les Il y a voit de l'ombre. L'ennemi des Magic Hour, c'est l'ombre. Oui. Nous, ce qui nous c'est l'autre côté. La lumière. Merci <rire> beaucoup Gilivan, Francky pour cette ébouriffante balade d'un mois à Claypedia. Je vous en voilà. prie. Au confin de l'isthme de Courlande, entre la mer Baltique et la lagune lituanienne, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de, de, de continuer à faire, à faire ça, à faire des photos, des films. Il y aura l'Écosse. Il y aura l'Écosse l'année prochaine, enfin cet été si j'ai le temps, mais on verra cet bien. Cet été, vous êtes en Avignon pour filmer les Belges Oui. Belge du théâtre en Avignon. Voilà, il y a du je filme beaucoup, beaucoup de théâtre toute l'année. C'est un peu mon, mon job principal, entre autres. Il y a un moment où il va falloir choisir entre les images qui bougent et les images qui ne bougent pas euh, Non, non, je crois pas. Non, parce que je, je la photo, c'est plus, plus personnel et la, la, les images qui bougent, c'est mon, mon gain-pain c'est toujours ce que je dis c'est vous qui bougerez alors demain, Globe Crocker part pour de nouveaux horizons avec de belles histoires à la clé c'est promis, de 11h à midi, l'air de rien le quatrième tour du monde hebdomadaire est en passe de s'achever euh, le quatrième tour hebdomadaire 2 juillet évidemment, il y en aura encore en août et il sera en beauté euh, ce qu'on va faire c'est un petit point sur la météo avec euh, un, un nez tourné vers le ciel pour savoir s'il va nous tomber sur la tête et puis c'est Forum de Midi, à demain dans Globe Crocker que vous soyez ici ou ailleurs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 La météo.